Pour entamer la seconde partie du programme, nous reviendrons à M. Yves Montand pour lui demander de nous faire l'honneur de nous chanter encore une fois sa mélodie intitulée Les feuilles mortes. Oui Oui Oui Oh, je voudrais tant que tu te souviennes.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 へらめるファッション、スーラー n パ s Qui tout doucement sans faire de bruit et la mer efface sur le sable. Les pas Quelle voix agréable, ce monsieur, ne le trouvez-vous pas? Enfin, continuons avec notre amie Céline, rien,、yeah, Céline d i o n qui nous chantera Mon ami m'a quitté.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 なんで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 Dion Est encore sur le plateau avec nous pour nous chanter cette fois comme un t'aimer. pas Pas quand tu le verras combien j'ai pleuré quand il m'a quitté. Ne lui dis absolument rien de moi, car il m'a laissé. Dis-lui seulement que de temps en temps je parle de lui. Ce sont les paroles de Dalida à son ami. Ne lui dis pas. かっちゅう、せっう、ダンぼう、きゅ 何を言うか、見るか、見るか、見るか、見るか、見るか、v o i 見 jusqu'au か、r るか、見るか、見るか、見るか、見るか、見るか、見るか、見るか、見 t か、見るか、見るか、s るか、見るか、見るか、見るか、見るか、見 s か、見るか、見るか、見る i 見るか、 Ton père, mon petit, a refait sa vie, alors crois-moi. Surtout ne lui dis rien, ça lui ferait trop de chagrin. d i s Notre chère Céline nous revient avec sa belle mélodie qui s'intitule Avec toi. Je veux caresser la vie. Je veux dévorer le plus beau fruit. Mais je suis réel et je veux de toi pour amant. Je veux pleurer aussi. Je veux partager mes nuits avec toi jusqu'au dernier cri. Oui, c'est le lyrique de la chanson 2. Céline, avec toi. Descends de ton fil, toi l'artiste r e toi le doux Pierrot. C'est tout un autre monde que tu vois, à tout regarder d'en haut. Non, je ne suis pas la princesse, e n b l e u de ton bois dormant. Tu le vois, je suis bien réelle. Et je veux de toi pour un an. Avec toi, je veux caresser la vie. Je veux dévorer les plus bons fruits. Je veux pleurer aussi. Avec toi, je veux partager mes nuits. Je veux embrasser. なるほど。 私たちは自然の存在です。 ジェミニー、ジェミニー、ジェミニー、ジェミニー、ジェミニー、ジェミニー、ジェミニー、ジェミニー、ジェミニー、ジェ b o u s c u、er、l 私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私 p ちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たち s ために、私たちのために、私たちのた sais pas Que je pense à lui, mais je veux que tu lui parles de moi. Vous le savez bien, il est toute ma vie. Je vous en prie, ne me cache rien. Que fait-il là-bas S'ennuie-t-il Il a des amis Dis-moi, oui, Dalida veut tout savoir de lui, car elle demande à son cher ami de parler de son amant qui a disparu. Parle-moi de lui.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 とう。 Ce temps, lui, il reste dans son coin à ronger ses freins, à regarder flirter sa petite amie. C'est ce que nous raconte Charles Aznavour dans sa prochaine chanson. Et avec cette chanson, prendra fin notre premier programme de l'année 2011. Oui, 2011 a commencé,、hein? et nous espérons continuer avec vous pendant toute l'année. Je pense que vous avez passé un bon moment avec nous. Comme toujours, la UDO est toujours à l'avant-garde de la culture. Je vous dis merci pour cette opportunité qui m'a été offerte d'être avec vous chaque dimanche soir pour vous présenter le train de la musique. De 8h à 9h. Daniel Fouché sur la 820. Comme toujours, je vous dis merci encore une fois. Je vous salue. Et vous renouvelle mes voeux, joints à la station de Bonne et Heureuse Année d e u 1 m Bonsoir et bon dimanche. Lui, il t'observe.